de fait en français Le petit bonhomme de pain d'épices Il était une fois une vieille dame qui vivait avec son mari dans une vieille petite maison Le couple n'avait pas d'enfants Il se sentait très seul. Alors un jour la vieille dame décida de fabriquer un petit garçon en pain d'épices Mon cher mari je vais faire un petit bonhomme en pain d'épices Elle prépara tous les ingrédients. Puis elle mélangea la préparation avec soin, pétrit la pâte et coupa dedans un joli bonhomme de pain d'épices. Ah! Quel beau petit bonhomme en pain d'épices! Je vais le mettre à cuire! La vieille dame le mit à cuire au four. Elle attendit un petit moment, puis retourna vers le four. Ça a l'air délicieux! Elle ajouta du glaçage pour dessiner ses cheveux et sa bouche. Elle choisit des bonbons pour les yeux et des cerises pour ses boutons. Une fois complètement terminé, le petit bonhomme de pain d'épices sauta sur ses pieds. Oh! La vieille dame fut choquée de voir le bonhomme de pain d'épices courir. Ne me mange pas! Il s'échappa par la fenêtre en courant. Stop! Si vite que tu peux! Personne ne peut m'attraper, car je suis le petit bonhomme de pain d'épices! La vieille femme courut après lui, mais ne put l'attraper. Alors, le bonhomme de pain d'épices courut encore. Stop! Pendant sa course, une vache l'aperçut. Tu sens si bon et tout frais! Et prêt à être mangé de suite! Je viens de m'enfuir de chez une vieille femme, alors je peux aussi échapper à une grosse vache comme toi. C'est vraiment trop facile! <rire> La vache commença à poursuivre le petit homme. Mais le bonhomme de pain d'épices courut plus vite. Cours! Cours aussi vite que tu peux! Personne ne peut m'attraper, car je suis le petit bonhomme de pain d'épices! La vache courut après le petit bonhomme de pain d'épices aux côtés de la vieille dame, mais elle ne put l'attraper. Le bonhomme de pain d'épices continua de courir et bientôt il croisa un cochon sur son chemin. « Tu as l'air si bon J'ai envie de te manger tout de suite !»« Essaye encore, sale cochon Tu ne pourras pas m'attraper !»« Je me suis enfui de chez une vieille femme !» J'ai à une vache. Et je peux à coup sûr te distancer toi aussi. Trop facile. Cours, cours aussi vite que tu peux. Personne ne peut m'attraper, car je suis le petit bonhomme de pain d'épices. Le cochon rejoignit la dame et la vache dans leur course-poursuite après le petit bonhomme de pain d'épices, mais lui non plus ne parvint pas à l'attraper. Le petit bonhomme de pain d'épices continua de courir. Tout en courant, il vit alors une poule. Bah, je vais nourrir tous mes petits avec ça. La poule courut après le petit bonhomme de pain d'épices. Tu m'as l'air parfait pour un dîner. Je vais te ramener à la maison pour mes petits, monsieur le petit bonhomme de pain d'épices. Je me suis enfui de chez une vieille dame. J'ai échappé à une vache, j'ai fui en cochon et je peux certainement t'échapper à toi aussi petite créature trop facile. Cours, cours aussi vite que tu peux. Personne ne peut m'attraper car je suis le petit bonhomme de pain d'épice. La poule courut après le petit bonhomme de pain d'épice avec tout le petit groupe mais ne parvint pas à l'attraper. Le petit bonhomme de pain d'épice se sentit très fier de lui. Ces gens sont vraiment très très lents. Alors qu'il faisait la course en tête, il ralentit au niveau de la rivière. Il eut peur de devenir tout mou s'il se trempait dans l'eau. Près de la rivière, il vit un renard qui buvait tranquillement un peu d'eau. Quel repas magnifique pour mon estomac Le renard courut à la rencontre du bonhomme de pain d'épices. Hé, hey, toi, jeune homme, est-ce qu'on peut être des amis, si tu le veux bien C'était la première fois que le petit bonhomme de pain d'épices entendait ce genre de choses. Il était très content. Eh bien, monsieur le renard, je veux bien, mais à une seule condition. Je t'écoute, monsieur le bonhomme. Pourrais-tu m'aider à traverser la rivière? Oui, jeune homme, bien sûr. Le petit bonhomme de pain d'épices fut soulagé. Allez, monsieur le bonhomme. « Monte sur mon dos, je vais te faire traverser la rivière. » Le petit bonhomme de pain d'épices monta sur son dos. Juste après que le renard rusé soit passé de l'autre côté de la rivière, il le fit tournoyer en l'air et ouvrit sa gueule bien grand. Et hop Le petit bonhomme de pain d'épices fut englouti mmh. En effet, il était très bon. Mmh. » C était la fin du petit bonhomme de pain d'épice